C'est de ge forte mia stone, po po. C'est une clamee estas de ge forte mia dom la tutta nata pas comme marchos min, con su chic, turbo diu, c'est une clamee nesta de ge forte mia stone. Et elle a la si mi les gaines, tu l'envoie you. Hey. Et elle la si mi les gaines, tu l'envoie Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 14. Donc chaque préposition en espéranto possède un sens immuable et bien déterminé qui en fixe l'emploi. Mais la règle 14, elle dit que cependant, si le choix de celle-ci, de cette proposition plutôt que celle-là, ne s'impose pas clairement à l'esprit, on fait usage de la préposition « yé » qui n'a pas de signification propre. Par exemple, des exemples d'utilisation, c'est par exemple « heureux en amour » qu'on traduira par « felicia ye hamo » ou « acheter à crédit »« achetti ye credito. Donc cette préposition n'est à n'utiliser que dans les cas où il n'existe pas de préposition appropriée. Et le « y est de plus en plus employé dans des cas très précis. Pour marquer le temps, par exemple « ye la matene » à 6h du matin ou « ye pasco euh, à Pâques ». Pour marquer un résultat avec un adjectif ou un participe « capabla ye chio » donc « capable de tout » ou pour marquer qu'une partie du corps est tenue. Donc, prends-la par la main. Retrouvons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Les scientifiques, nous avons vu la dernière fois, se sont emparés de l'espéranto. Le monde du commerce s'intéresse-t-il lui aussi à cette langue Eh oui, la Chambre de commerce parisienne décide notamment en 1922 d'introduire son étude dans les écoles de commerce. Cette mesure intervient alors que lors d'une conférence internationale du commerce qui a lieu à Venise, en présence de différents ministres du commerce et des finances, la seule langue utilisée pour la conférence est l'espéranto. Dans le même temps, plus de 400 villes ont publié des guides en espéranto, de même que quelques compagnies ferroviaires qui éditent de beaux dépliants à des fins touristiques. Mais... Est-ce que l'espéranto arrive à faire son entrée dans les écoles En fait, déjà avant-guerre, plusieurs pays, Moravie, Suisse, états unis et surtout Grande-Bretagne, expérimentent l'apprentissage de l'espéranto à l'école. Une expérience est notamment menée près de Manchester en 1916 sur deux classes de fillettes de 12 ans. La première année, on enseigne l'espéranto dans une classe et le français dans l'autre. La deuxième année, la première classe commence le français et la deuxième le continue. La troisième année, on réunit les deux classes et l'on constate que les élèves qui sont passés par l'espéranto ont un meilleur niveau de français avec une année d'enseignement en moins. D'autres enseignants, suédois, tchécoslovaques, suisses, expérimentent la même chose avec les mêmes résultats. Fait-on alors la synthèse de toutes ces expériences Oui, euh, une analyse en est faite lors d'une conférence internationale sur l'espéranto dans les écoles. Elle a lieu en avril 1922 au Palais des Nations à Genève. Elle réunit une centaine de professeurs envoyés par des ministres de l'instruction en tant que représentants officiels de 16 gouvernements. On y fait la synthèse de multiples expériences concernant 250 villes, plusieurs centaines de classes de tous niveaux, dans des pays divers, Albanie, Brésil, Chine, Japon, Sibérie, etc. Eh bien c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler un petit peu de mon vécu avec l'espéranto. Alors, j'ai appris l'espéranto il y a trois ans et demi à peu près, j'ai commencé. Et très vite, j'ai eu envie de rencontrer des gens grâce à cette belle langue. Et je me suis inscrit au passeport à cerveau. Le passeport à cerveau est un annuaire international qui permet de rencontrer des gens de, de, de partout, de recevoir des, des gens de différents pays et d'aller leur rendre visite. La seule condition, c'est de parler espéranto. Ensuite, eh bien, le, celui qui accueille euh, offre l'hospitalité, donc l'hébergement le, le soir, et puis éventuellement le petit déjeuner. Et si des affinités se créent, il peut aussi offrir euh, les repas du midi voire du soir et euh, emmener ses hôtes visiter la région. Donc, euh, avec cet annuaire-là, j'ai reçu chez moi des Hongrois qui vivent en Roumanie depuis, euh, depuis un certain temps, puisque vous savez que la Roumanie a été découpée et redécoupée, ce qui fait que les, certains Hongrois se sont retrouvés dans la, dans la Roumanie, suivant les aléas de l'histoire. Donc, ces gens sont venus à la maison, ils sont restés quatre jours, On a pu parler beaucoup de, de leur pays et j'ai découvert ainsi certaines choses que je ne connaissais pas malgré deux voyages en Roumanie précédemment. Donc, et ensuite, j'ai pu les emmener visiter la ville de Lyon et leur donner des explications. et Toutes ces conversations se sont faites en espéranto, le plus simplement du monde, et nous avons pu correspondre sans problème, sans, sans difficulté pour se comprendre. J'ai aussi euh, pu recevoir à la maison des, des Italiens qui habitent en Belgique et je suis allé rendre visite à des, des Espagnols euh, à Noël de 2009. Voilà tout ça grâce à l'espéranto. En 1854, les chefs Sioux répondaient au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Khiam Lorsque tous les bisons seront massacrés. Chiuyesovagjai Lorsque tous les chevaux sauvages seront domestiqués. de la odoro de que tous les coins secrets de la forêt seront chargés de l'odeur de beaucoup d'hommes. al flor mal Et la vue des collines en fleurs, ternies par des fils qui parlent. estas Alors, où seront les fourrés mal Disparu. Qui est estos la aglo? Où sera l'aigle? Malaperguita. Disparu. Cae tiu malaperado signos la finon de la vivo. Et cette disparition marquera la fin de la vie. la econ de la post vivado. Et le début de la survivance. Donc, c'est la fin de notre texte euh, du chef Sietol et nous avons été frappés par l'actualité la, de ce texte et le, le côté écologique. Et pour terminer cette émission, Régis euh, Quelles sont les actualités de l'espéranto Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de la pratique des langues sur la santé de notre cerveau. Des études ont déjà démontré les effets positifs du bilinguisme ou du plurilinguisme sur le développement cognitif des enfants. Une récente étude réalisée par l'université de York au Canada est arrivée à la conclusion que parler deux langues retarderait la démence. Donc, après avoir décortiqué les dossiers de 184 patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démence, les chercheurs ont constaté que les premiers signes de maladie survenaient en moyenne 4 ans avant chez les unilingues par rapport aux bilingues. Cette différence subsiste même si on tient compte du sexe, des sujets, de leur pays d'origine et de leur culture, de l'emploi qu'ils occupaient ou de leur niveau d'études. Peu importe la façon dont on a appris la seconde langue, ni les fautes grammaticales que l'on peut commettre, l'important est que le cerveau intègre deux systèmes de langue en même temps. La maîtrise de plus de deux langues ne semble pas par contre apporter un avantage supplémentaire. Donc, Les auteurs de l'étude en tirent la conclusion que le bilinguisme serait plus efficace pour ralentir le déclin cognitif que les médicaments utilisés à ce jour. C'est donc une raison de plus pour vous mettre à l'espéranto, Euh, ceci fonctionne aussi pour le patois. 10